Génie, cria la bonne mère. « Je ne sais sur quel côté ton père a dormi, mais il est bonhomme ce matin. »« Bah, nous nous en tirerons. »« Quoi qu'il a donc notre maître ?» dit Nanon en entrant chez sa maîtresse pour y allumer du feu. « D'abord il m'a dit, « Bonjour, bon an, grosse bête. Va faire du feu chez ma femme, elle a froid. » Et j'étais sotte quand je l'ai vue me tendant la main pour me donner un écu de six francs qui n'est quasi point reni du tout. « Tenez, madame !» Regardez-le donc. Oh le brave homme, c'est un digne homme tout de même. Il y en a qui, puis ils deviennent vieux, puis durcissent, Mais lui il se fait doux comme votre cassis. Ira boni. C'est un bain parfait. Un bain bonhomme. Le secret de cette joie était dans une entière réussite de la spéculation de Grandet. M. des Grassins, après avoir déduit les sommes que lui devait le tonnelier pour l'escompte des cent cinquante mille francs d'effets hollandais, et pour le surplus qu'il lui avait avancé afin de compléter l'argent nécessaire à l'achat des cent mille livres de rente, lui envoyait par la diligence trente mille francs en écus restant sur le semestre de ses intérêts, et lui avait annoncé la hausse des fonds publics. Ils étaient alors à quatre-vingt-neuf. Les plus célèbres capitalistes en achetaient fin janvier à quatre-vingt-douze. Grandet gagnait depuis deux mois douze pour cent sur ses capitaux. Il avait apuré ses comptes, Et allait désormais toucher cinquante mille francs tous les six mois, sans avoir à payer ni imposition ni réparation. Il concevait enfin la rente, placement pour lequel les gens de province manifestent une répugnance invincible. Et il se voyait, après cinq ans, maître d'un capital de six millions grossi sans beaucoup de soins, et qui, joint à la valeur territoriale de ses propriétés, composerait une fortune colossale. Les francs donnés à Nanon étaient peut-être le solde d'un immense service que la servante avait à son insu rendu à son maître. « Oh oh Où va donc le père Grandet, qu'il court dès le matin comme au feu ?» se dirent les marchands occupés à ouvrir leurs boutiques. Puis, quand ils le virent revenant du quai suivi d'un facteur des messageries transportant sur une brouette des sacs pleins, « L'eau va toujours à la rivière, le bonhomme allait à ses écus, disait-la. l'un. Il lui en vient de Paris, de froid fond, de Hollande, disait un autre. Il finira par acheter son mur, s'écriait un troisième. Il se moque du froid, il est toujours à son affaire, disait une femme à son mari. Hé hey, hé, hey, monsieur Grandet, si ça vous gênait, lui dit un marchand de draps, son plus proche voisin, je vous en débarrasserais. Ouais, non, ce sont des sous, répondit le vigneron. D'argent, dit le facteur à voix basse. « Si tu veux que je te soigne, mets une bride à ta margoulette, » dit le bonhomme au facteur en ouvrant sa porte. « Hum, le vieux renard, je le croyais sourd, » pensa le facteur. « Il paraît que quand il fait froid, il entend. »« Voilà, vingt sous pour tes étrennes et motus d'étale, » lui dit Grandet. « Nanon, te rapportera ta brouette. »« Nanon, les linottes sont-elles à la messe ?»« Oui, monsieur. » Allons, haut la patte, à l'ouvrage, cria-t-il en la chargeant de sacs. En un moment, les écus furent transportés dans sa chambre où il s'enferma. Quand le déjeuner sera prêt, tu me cogneras au mur. Reporte la brouette aux messageries. La famille ne déjeuna qu'à dix heures. Ici, ton père ne demandera pas à voir ton or, dit Mme Grandet à sa fille en rentrant de la messe. D'ailleurs, tu feras la frileuse. Puis, « Nous aurons le temps de remplir ton trésor pour le jour de ta naissance. » Grandet descendit l'escalier en pensant à métamorphoser promptement ses écus parisiens en bon or et à son admirable spéculation des rentes sur l'État. Il était décidé à placer ainsi ses revenus jusqu'à ce que la rente atteignît le taux de 100 francs. Méditation funeste à Eugénie. Aussitôt qu'il entra... Les deux femmes lui souhaitèrent une bonne année, sa fille en lui sautant tout cou, et le câlinant, madame Grandet gravement avec dignité. « Ah, mon enfant » dit-il en baisant sa fille sur les joues. « Je travaille pour toi, vois-tu Je veux ton bonheur. »« Il faut de l'argent pour être heureux. »« Sans argent, bernique. »« Tiens, voilà un Napoléon tout neuf, je l'ai fait venir de Paris. »« Nom d'un petit bonhomme, il n'y a pas un grain d'or ici. »« Il n'y a que toi qui as de l'or. » Montre-moi ton or, fifille. Bah, il fait trop froid. Déjeunons, lui répondit Eugénie. Eh bien, hein, après, hein Ça nous aidera tous à digérer. Ce gros des Grassins, il nous a envoyé ça tout de même, reprit-il. Ainsi, manger mes enfants, ça ne nous coûte rien. Il va bien, des Grassins. Je suis content de lui. Le merluchon rend service à Charles et est gratis encore. Il arrange très bien les affaires de ce pauvre défunt grandet. — Ouh, ouh fit-il, la bouche pleine après une pause mmh, ?— Hum, cela est bon Mange-en donc, ma femme, ça nourrit au moins pour deux jours. — Je n'ai pas faim, je suis toute malingre, tu le sais bien. — Ah ouais, tu peux te bourrer sans crainte de faire crever ton coffre. Tu es une labertelière, une femme solide. — T'es bien, un petit brin jaunette, mais <rire> j'aime le jaune. L'attente d'une mort ignominieuse et publique est moins horrible peut-être pour un condamné que ne l'était pour Madame Grandet et pour sa fille l'attente des événements qui devaient terminer ce déjeuner de famille. Plus gaiement parlait et mangeait le vieux vigneron, plus le cœur de ces deux femmes se serrait. La fille avait néanmoins un appui dans cette conjoncture. Elle puisait de la force en son amour. Pour lui, pour lui, se disait-elle, je souffrirai mille morts.